que tes rêves sont immobiles tu l'emportes avec toi et tous les mots sont inutiles ces rivières de pourquoi toutes ces mers inaccessibles ah, toutes ces apprises dans la glace moi je n'ai que ça à Moi qui ne suis pas à ta place, dans ton exil. Ces jours qui s'attardent, tous ces soleils qui tombent à pic, ces secondes pas à pas, cet au-delà inaccessible que tu en emportes. prise dans la glace Le lion qui traverse l'américain au long, seul où tu ne veux Ça raffine le lion qui traverse l'américain Si jamais on écouter sous loin Tu sais en son fond tout seul moi Boom mm. man mm. se rent as non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. la plus mortelle du monde c'est le constat de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés okay. Okay, okay. Bonsoir, l'émission Mavrica, c'est tous les vendredis à partir de 19h. Alors jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore intervenu. C'est vrai que j'étais en train de préparer un petit peu tous les morceaux parce que j'ai tout préparé à la maison. Il y a plein de morceaux que j'ai envie de vous passer. Et la priorité ce soir, c'est justement de passer le maximum de, de musique puisque... Il n'y a pas d'invité dans les studios de Radio-Arcancell pour une fois. Donc ça fait la deuxième fois de suite. Mais c'était prévu parce que normalement, je ne devais même pas faire d'émission. Donc, mais ne vous inquiétez pas. Hein, depuis quelques semaines, on a reçu Les Oreilles qui Saignent. On a reçu Nice from Paris. On a reçu Ombrage, Full System, Yavana qui était venu avec un, un groupe euh, hip-hop qui s'appelait euh, United Crew, voilà, et que vous allez revoir euh, très bientôt, je pense euh, sur Radio Arc-en-Ciel euh, Justement, euh, les invités que nous allons avoir dans les prochaines semaines donc la semaine prochaine déjà, il y aura euh, le groupe Prisma, ils ne seront pas dans les studios de Radio Arc-en-Ciel mais on aura une interview par téléphone avec euh, les, les cinq membres, hein, ils sont cinq. Hein. ils seront euh, dans une salle à Calais-Saint-André puisqu'ils préparent le Creek Fest donc on, ça sera l'occasion de parler de cet événement, d'ailleurs tout à l'heure je vous dirai les coordonnées, les dates et tout ça pour cet événement. Le 14 avril, nous allons recevoir ici dans les studios de Radio-Arc-en-Cel une découverte, donc le groupe Glazone. Il est prévu dans la programmation de ce soir, vous allez écouter un morceau, mais en attendant, on découvrira tout leur univers, donc le 14 avril. Le 20 avril, même punition, ça sera les Guys, il y a un groupe que je ne connais pas encore pour l'instant, mais ça sera leur premier passage dans les studios de Radio-Arc-en-Cel, donc on va passer un très bon moment avec eux aussi, ça je n'en doute pas. Le 28 ça sera Stéphane. Vous vous souvenez de, des Ailes au Nord Alors Stéphane euh, il était euh, accompagné d'Ariane. Et euh, Stéphane a aussi un projet solo qui s'appelle euh, Stéphane Acoustique qui sera avec nous donc le 28 avril. Depuis le début de l'émission, on a écouté euh, plusieurs artistes de la Mavricasse Family, on va le dire ça comme ça. Euh, Quoique certains ne sont pas encore entrés, mais euh, ça ne saurait tarder. Vous savez, nous on est ouvert. La famille s'agrandit et on est content. Le groupe euh, non, c'était pas un groupe, c'était Hervé Derof, Hervé Deroff tout seul qui a commencé cette émission avec un morceau qui s'appelle Ton Exil, on a continué avec Atala Némé, donc j'espère je, que je prononce bien, qui est avec un morceau qui s'appelle Tombeau Ouvert, voilà, une personne que nous n'avons pas encore rencontrée, mais ça ne serait tardé, c'est la deuxième fois qu'on diffuse un de ces morceaux Le groupe Dérapade, euh, eux, on les a déjà reçus il n'y a pas longtemps. En plus, c'est des gens qu'on connaît bien, qu'on a, euh, qu a beaucoup de plaisir à aller voir en concert. Le groupe Dérapade a un groupe qui chante en français. Et D'ailleurs, le titre, c'était les maîtres du monde. Il y en a beaucoup qui se prétendent les maîtres du monde. Mais en vérité, bon, euh, je pense que <rire> c'est pas vraiment leur place. Euh, Alex Lebaille, euh, lui, il est conscient que nous sommes tous éphémères. C'était d'ailleurs le titre que nous allions écouter et que nous avons écouté tout à l'heure. Et d'ailleurs, Alex Lebaille sera en concert c'est demain. demain, en première partie de de la Jarrie donc ça se passe ça se passe euh, à l'alliage, donc nouvelle salle à Orléans, une, ce sera l'occasion d'aller les voir, parce que bon, c'est complet, si vous n'avez pas réservé, vous pouvez plus y aller, mais en tout cas pour moi, ben comme j'ai ma place j'irai les voir avec beaucoup de plaisir et ça sera la première fois, donc on reparlera de cette salle, puisque c'est une nouvelle salle sur Orléans. On a continué avec un morceau des Strong Come Huns avec Underworld on a poursuivi avec les Yeti The Maze, alors les Yeti que que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, j'ai vu Sébastien euh, le, le chanteur guitariste et, euh, et le groupe Yéti fera partie du prochain Mavericka Live hein, je vous l'ai déjà dit, ça sera le 10 juin on en reparlera d'ici là et juste à l'instant c'était Drive to Amnesia avec Better Live et euh, juste après on repart euh, sur le, les chansons françaises on va écouter euh, Sadia qui va nous proposer du positif et vous savez que sur Radio Arc-en-Ciel on est toujours positif et surtout dans l'émission Mavericka en tout cas Sadia ça faisait un petit moment qu'on ne les avait pas écoutés mais euh, je sais qu'ils tournent dans la région et ça me fait plaisir et quand ils veulent ils reviennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel que du positif, le groupe Sadia je ne me vois pas te croiser sans te sourire à toi, oui toi, je ne me vois pas te toiser ni même te montrer du doigt je ne me vois pas céder à la haine je ne me vois pas succomber à la peine au sentiment d'hostilité à ton égard je vois le contraire au fond de ton regard je ne veux pas prendre mon ami mais donner tout ce que j'ai Ce que l'on possède dans la vie se trouve dans nos gènes Je ne me vois pas, c'est des à la haine, je ne me vois pas, succomber à la peine, je ne me vois pas, c'est des à la haine, je ne me vois pas, succomber à la peine, je n'ai que du positif, du positif, du positif, à te donner, je n'ai que du positif, du positif, du positif. Pas d'a priori de jugement Tes yeux me diront si tu es sincère ou me ment. Je suis transparent, peut-être un peu trop à ton goût Mais je remercie mes parents de m'avoir aimé jusqu'au coup Ils m'ont enseigné la valeur des salutations J'école mes sentiments à chaque manifestation Shalom, Assalamu alaikum yang i Le salut vaut de l'or lorsque chaque homme y met de l'âme Shalom, Assalamu alaikum yang i Une main sur le cœur afin de l'entendre battre Shalom, Assalamu alaikum yang i Et l'autre vers un être afin qu'ils entrent en contact Shalom, Assalamu alaikum yang i Le salut vaut de l'or lorsque chaque homme y met de l'âme Hey, j'ai des côtés positifs du positif, du positif, à te donner, je n'ai, que du positif, du positif, du positif, du positif, du positif, du positif, à te donner, je n'ai, que du positif, du positif, du positif. la paix elle s'agite mon je ne peux la retenir les qui m'anime m'affluent elles aiment la paix elles s'agitent mon je ne peux la retenir je les veux du positif du positif du positif à te donner je n'ai que du positif du positif du positiv du positiv Le groupe Sadia avec Sadou et Yassine, voilà, c'est le duo avec un morceau qui s'appelle le positif. Et on va continuer juste après avec Mourad, Mourad qui sera l'invité de l'émission de, de Carla. Ça sera demain, demain après-midi de 16h à 18h. Alors Carla recevra donc Mourad et on va écouter justement un petit morceau de Mourad qui s'appelle « La femme parfaite ». Pour me rassurer, j'ai voulu ma vie bien ciselée, je suis une femme un peu parfaite, l'épouse dévouée, aimante, coquette, mon homme n'a rien à me reprocher, ses chemises sont toutes repassées, je soigne notre intérieur charmant, je peux finir dans notre temps, Et si je pensais un peu à moi. Que je me mette au requin, que bien poulet de mer, fumer les pêtes, bois du Christian Graisse aurait m'écouté. Une seule nuance, je serai complet. Comme en soirée célibataire, je mettrai la tête à l'enfer. ne manque jamais rien chez moi. Mes plats sont fins, jamais servi froid et j'optimise bien mon planning. Footing, shopping et même brushing. Pas besoin de baby sitter. Mon homme n'est pas esclave de l'heure. J'attends souriante derrière la porte. Je sens que je craque, il faut que je sorte. Et si je pensais un peu à moi, que je me mette au rock'n'roll. Que j'en vois bien voulait ma mère fumer les pettes et boire de la bière question si graisse aurait m'écouter une seule nuance se serait courée comme en soirée c'est je mettrai la tête à l'envers pour mes enfants je suis une reine il n'y a jamais rien qui me freine l'assaut parent que j'investis je fais des gâteaux Pour les sorties, je suis une star pour belle maman, je pour tous ces médicaments, fais ces courses de macro-père, vous comprendrez, elle me vénère, et si je pensais un boulot à moi, que je me mette au cas, que j'envoie vois bien bouler ma mère, fumer des plaines et voix. Quand coupe comme en soirée, c'est divateur. Je me mets la tête à l'envers. La tête à l'envers. Si c'était pour me j'ai voulu ma vie bien ciselée. De avec des projets différents. Il s'agit de Jack Février. Euh, là, c'est son projet, Jack F. Et euh, ça s'appelle La Symphonie des villes. Juste avant, nous avons écouté Mourad euh, avec euh, La Femme Parfaite. Et juste après, on va écouter un petit morceau qui a été enregistré dans l'émission euh, numéro 521. Euh, C'était le groupe de l'année qui était présent ce jour-là. Ils avaient interprété un morceau qui s'appelle Dracula. Et juste après, on va écouter, puisqu'on est avec Dracula, on va écouter euh, un groupe qui s'appelle le euh, Vlad Piton Group avec. Euh, Made in Rock. En Transylvanie mm vit un homme meurtri depuis des décennies, sa malédiction lui donnerait Je ne suis pas un trophéantif de ce soir, et ta gueule d'alligator ne prendra plus corps une fois leur passé dorant. Ces paroles romanes. Je ne suis pas ta croix ce soir Et ta gueule d'alligator ne prendra plus quand Une fois leur il est toi comme il décide de Et pourrais que sauvage les guitares sont fortes je fais cette course c'est une interdictions, qui me force d'être droit je lutte pour de bon et, et je crache sur la voie quand je suis mené et toi pour moi tu es ma vie l'émission Maverick depuis quelques semaines vous connaissez ce groupe il s'agit du groupe Prisma il s'appelle euh, le titre s'appelle Lust for Live et le groupe Prisma sera en concert donc la semaine prochaine ça se passe au Creek Fest ça c'est à cléry Saint-André et euh, il y aura donc euh, plusieurs groupes on en parle juste après d'ailleurs on en parlera la semaine prochaine puisque de toute façon ce seront aussi euh, les, les invités de l'émission donc ils ne seront pas en direct dans les studios de radio arc-en-ciel mais ils seront en direct par téléphone et ils nous parleront justement euh, du groupe et puis du concert aussi qui aura lieu donc à Cléry-Saint-André le 8 mars. Euh, le 8 avril, c'est le 8 avril. <rire> Effectivement. Très bien. Euh, juste avant, on a écouté Vlad Piton Group avec Made Rock. Et on continue avec un groupe qui fera partie du prochain Maverick Live Il s'agit du groupe euh, Custom. Donc ça fait déjà 3 ans qu'ils avaient postulé pour venir dans le Maverick Live Le Maverick Live a été annulé au mois d'avril 2020, si je ne me trompe pas. Et là, on le relance. Donc ça sera le 10 Il y aura le Maverick Alive numéro 12 et euh, le groupe Custom sera là euh, pour nous faire découvrir leur rock endiablé. On écoute tout de suite un morceau qui s'appelle Bad Days. Bad Day alors le groupe... Custom, c'est un groupe qui n'est pas encore venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il sera présent donc au Maverick Live le 10 juin. Euh, ça sera à l'Espèce-Barrère à, à la Chapelle Saint-Mémin. Mais on va tâcher de les inviter avant pour que vous les connaissiez un petit peu mieux. Comme ça, on en parlera un petit peu de leur projet. Et puis, euh, vous aurez l'occasion, si ça vous plaît, de venir donc les voir au Maverick Live numéro 12 le 10 juin euh, 2023. On continue avec un groupe qui était euh, avec nous il y a quelques semaines. C'était le, le 3 février, plus exactement. C'était dans l'émission numéro 530 sachant qu'aujourd'hui on est dans l'émission numéro 546 c'était The Brunettes et on va écouter un morceau qui a été enregistré spécialement pour l'émission Mavrika. c'est un morceau enregistré en studio et ça s'appelle Lover's Song vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Les brunettes, les brunettes qui étaient en concert à Saint-Y euh, le 25 mars, donc ce samedi dernier. C'était euh, dans le, la salle François Villon et il y avait en première partie le groupe VPC. Encore un groupe qui doit venir dans les studios de Radio-Cancel. Il va falloir qu'on les invite vraiment parce que franchement, on a passé une bonne soirée rock and roll avec euh, un esprit frigo. Hein. Voilà, Vous avez compris, c'est l'équipe, euh, voilà, toute une équipe de plusieurs groupes. Il y a les Brunettes, il y a les Yeti, il y a les VPC et euh, donc euh, de, des gens comme ça qu'on aime beaucoup avec lesquels on passe des très bonnes soirées. Donc, allez au concert, n'hésitez surtout pas. Et puis, maintenant, on va attaquer avec un, un autre groupe, un groupe qui s'appelle Glass Zone. Et euh, ce groupe sera présent dans 15 jours ici, dans les studios Radio Cancel avec moi. Ils seront avec moi, et on découvrira leur univers. En attendant, on va découvrir un morceau qui s'appelle Architecture of Life. raison dans les yeux. Radio Arconcel, le Et on leur posera quelques questions quand même Parce que moi ça me rappelle un petit peu le, le côté, un petit peu le, le son de The Cure dans, dans les années 80 Je sais pas si vous pensez la même chose que moi En tout cas c'est peut-être une de leurs inspirations en tout cas. On va écouter juste après le groupe The Uncle Bikers Et euh, avec un morceau qui s'appelle She Never Stop Voilà, elle n'arrête jamais Et euh, dans l'émission d'Africa, non plus, on n'arrête pas On vous passe que de la bonne musique, on est ensemble jusqu'à 22h The Uncle Bikers À 22h on écoute beaucoup de groupes de la Maverick Asamilie, les Uncle Bikers avec like She Never Stop et juste après on va écouter un groupe qui est venu euh, il y a quelque temps dans les suds, de Radio Argoncel il s'agit du groupe Noytol et le morceau qu'on va écouter c'est Hight Again Si vous êtes seul chez vous, vous pouvez me mettre à fond et puis danser, il n'y a pas de souci. On a écouté les Uncle Bikers avec She Never Stop, on a écouté les Noythals avec I Again et à l'instant un sujet très grave euh, un, un sujet très grave avec euh, Waterfall, le groupe qui nous interprète un morceau qui s'appelle Génération Tchernobyl. On continue juste après avec euh, Barricade et euh, une chose dont on parle beaucoup en ce moment, il s'agit du titre Bloc Noir. Vous êtes sur Radio arc et c'est l'émission Mavrica. Ça s'appelle Bloc Noir. Det är det et c'est la version enregistrée dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors de leur passage, ils sont déjà venus de voix dans les studios et ils sont toujours les bienvenus, ils ont participé aussi à Marika Live donc c'est des gens qu'on qu apprécie beaucoup ici sur Radio Arc-en-Ciel et dans l'émission Maverick. donc je pense qu'ils vont pouvoir rajouter très prochainement des couplets à leur, à leur chanson voilà, on revient aussi en acoustique cette fois-ci c'est enregistré dans un studio c'est notre ami Max Livio que j'ai rencontré cet été d'ailleurs il devrait sortir un morceau, un morceau ou un un album, je ne sais pas exactement, un disque en tout cas, et euh, il est toujours le bienvenu, hein, je l'invite, s'il si nous écoute ou si vous le connaissez, vous pouvez lui transmettre, il est toujours le bienvenu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, notre ami Lex, euh, Max Livio avec un morceau qui s'appelle « Simplement ». avec notre ami Max Livio et on continue avec notre ami Yous qui était euh, il y a quelque temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il était venu nous proposer un projet où il interprétait des morceaux en reggae et cette fois-ci le morceau s'appelle Reggae mais ça s'écrit R-E-G-E -E. voilà le groupe, euh, <rire> le, le groupe, le, le chanteur Yous qui nous interprète le reggae à sa manière c'est parti Je ne suis pas jamaïcain, je suis arabe, musulman et non pas américain. Je baragouine un peu l'anglais, même si je n'y comprends rien. Mais qu'est-ce que j'aime? Le reggae L'hiver, je suis blanc comme un cul. Et rare quand je suis convaincu, je n'ai qu'un tout petit vécu. Et je cours derrière quelques écus. Des fois j'avance, des fois je recule dans mon tout petit véhicule. Mais je balance du saut, sur des cordes de guitare de trois rasta qui se lancent dans les champs de la mémoire le vert, le jaune et le rouge les couleurs de l'histoire. l'Afrique a fait naître le génie du peuple noir Je suis jamaïcain, je suis arabe, musulman et non pas américain. Je parle arginine, peu l'anglais même si je n'y comprends rien mais qu'est-ce que j'aime Le reggae. Les je suis dans ton maquis et rare quand je suis convaincu, je n'ai qu'un tout petit vécu et je cours derrière quelques écus. Des fois j'avance, des fois je recule dans mon tout petit véhicule mais je balance que soleil. Hey, hey. lastuche var i last ok I'll be done. Why'd nah. you the same? I get up here Je glande tout le temps, je fume pour passer le temps J'ai pas de boulot, j'ai pas de petit j'ai pas envie de me casser le dos J'ai deux bras gauches un des deux qui fauchent Je veux pas finir comme mon verre qui est crevé d'un cancer Qui faut supporter le petit la peine en J'aime pas l'alcool, je dois faire citer de l'alcool Et j'entends ma pauvre mère, que n'ai la ce qu'elle préfère Et on en fait toujours les frais Tu avances, tu spécules À tous les coups, tu nous encules Moi, je te j'aime, c'est la vie Plus tard, je serai qu'il arrive Je passerai tous les dimanche Ainsi, le mange Je fais des chansons à deux balles Pour les fées Tu détruis, ça va j'entends ma Salut c'est David, on est la Jarry. Vous écoutez Albino, notre pote sur Arc-en-ciel dans l'émission Mavleka. Je tombe de haut. froid dans le dos. 5 avant ma déconvenue Avec Profit From Earth Juste avant c'était le groupe Archimède avec Rebus Encore avant c'était Melody Road Un groupe qui fera partie du Maverick Live. Donc le 10 juin à la chapelle Saint-Mémin euh, Le titre qu'ils ont interprété S'appelle « Freedom » Encore avant, c'était Angéline Anonier qui euh, devrait pas tarder à revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel prochainement euh, pour nous continuer de nous présenter. Euh, C'est la suite de ses aventures. Hein. En tout cas, euh, le morceau qu'elle a interprété euh, s'appelle Addicted to Love. Encore avant, c'était Anaïs from Paris, un groupe euh, de la région parisienne qui est venu euh, il y a quelques semaines dans nos studios. Euh, et le morceau qu'on a écouté s'appelle The White Sneakers. Et encore avant, c'était euh, La Jarrie avec « Un rêve électronique » et le soupule, la phrase qu'elle préfère, voilà, euh, justement à propos de la géorerie euh, la, sem la semaine prochaine, euh, non, samedi prochain c'est demain, donc euh, ils seront à l'alliage euh, à Olivier, donc euh, samedi 1er avril avec en première partie Alex Lebaille, le ça commence à 20h, donc euh, les ouvertures de portes se feront un petit peu avant et vous aurez euh, deux, deux comment dire, deux projets différents donc d'abord Alex Lebaille et juste après le groupe La Chérie avec lequel je passe beaucoup de, de, de, de, de bons bon moments euh, lors de leurs concerts, en tout cas donc je me fais un plaisir d'aller les voir et on, on se retrouve là-bas si vous avez déjà prévu d'y aller parce que je crois que le concert est plein euh, à propos des concerts il y a aussi le Creekfest ça sera pas cette semaine, ça sera la semaine d'après donc le 8 avril euh, à Cléry-Saint-André il y aura aussi euh, un concert un concert avec trois groupes hein, il y aura Heart. Line, euh, Prisma et euh, Warm-Up, le groupe Prisma qu'on écouté tout à l'heure. Et euh, ça se passe à la salle Espace Loire à Cléry-Saint-André le 8 avril, donc le Cric-Fest. Euh, et justement, la semaine prochaine, on aura aussi euh, par téléphone, on aura une interview du groupe Prisma qui nous parlera un petit peu de cet événement et qui nous parlera aussi du, du projet du, du groupe, hein, le groupe euh, euh, Prisma qui, euh, qui euh, qui a 5 membres et justement on sera en direct ils seront à la salle justement du Crugfest parce qu'ils préparent à la veille il y a beaucoup de travail, ils sont déjà en plein de travaux là, actuellement mais enfin ça sera vraiment sur la salle euh, la semaine prochaine et nous on enverrons un petit coup de téléphone et on les passera à l'antenne et on discutera avec eux de cet événement donc la semaine prochaine, euh, la semaine d'après on recevra les glazones la semaine suivante, euh, le 21 on reçoit les Guys et le 28 euh, c'est Stéphane dans l'émission Mavericka. On continue tout de suite avec un autre groupe que nous avons reçu déjà dans les studios de radio arc en qui a participé aussi, aussi à un Mavericka Live Il s'appelle le, les Shaking Mets. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Madman Blues. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi le groupe Les Soupules euh, qui nous interprétait le morceau, la phrase qu'elle préfère qui a lui aussi participé à un Mavericka Live il y, a, il y a quelques ans déjà. Voilà, euh, donc on continue, on arrive bientôt euh, la bah, la, dernière, la fin de cette émission puisque c'est une émission qui dure trois heures. On a encore plein de morceaux à écouter. On n'aura jamais le temps de passer tout ce que j'ai prévu. Mais en attendant, on, bah, on va en profiter jusqu'à jusqu 22 heures. C'est l'émission Marika sur Radio Arc-en-Ciel. My job, I got the man, man, blues. I got the man man blues. I got the man man blues, man don't you know, don't you know And lot these woman don't treat them right and gonna fast. avec nous il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel une grande découverte dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec ce groupe qui s'appelle Ombrage et euh, le morceau qu'on vient d'écouter c'est « All the rain ». Juste avant, c'était euh, « Mad Men Blues » avec les « Shaky Meds ». Et on va continuer avec euh, un groupe qui s'appelle « De Gig. Aussi une découverte dans cette euh, émission Mareka. Il y a quelques semaines, ils étaient dans nos studios. D'ailleurs, euh, entre le groupe Ombrage Geek, euh, « Ombrage » et « De Gig, c'est le même ba bassiste. Donc voilà, c'est quand même... Euh, il est venu deux fois en peu de temps. Et on va écouter un morceau qui s'appelle « Too Young », le groupe « De Gig. Et juste après, on écoutera les « Full System » avec un morceau qui s'appelle « Oasis. le système. Et juste avant, c'était Twister Cover avec Rescue et à l'instant, c'était la voix des Chili Dogs avec That's Love. Euh, on continue avec un groupe qui était dans le studio il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du groupe Narcos. Le titre que je vous propose d'écouter avec moi, c'est euh, Schizo Funk Killer. C'est l'émission d'América, on est ensemble jusqu'à 22h, vous savez que l'émission d'América d'habitude on a des invités dans le studio donc euh, ben, deux semaines de suite, j'ai diffusé le maximum de musique, pourquoi Parce que justement j'avais prévu de pas faire d'émission euh, ces deux dernières semaines, mais euh, comme finalement euh, je suis là, euh, je me suis dit au lieu d'avoir des invités, je vais diffuser le maximum de musique parce que chaque invité nous amène de, de leurs morceaux et euh, c'est toujours un plaisir de les réécouter même quand ils ne sont pas là, donc la semaine prochaine on n'aura pas d'invité dans les studios de Radio arc-en-ciel, quoique que l'on est en train de décider ça, il y aura le Pascal du, du groupe Swing Camille qui sera avec nous pour m'aider à faire à écouter de la bonne musique. On va sélectionner plein de bons morceaux. Et on aura le groupe Prisma au téléphone. Pendant un petit moment, ils vont nous parler de leur projet et aussi du concert, le Cricfest Donc, je le rappelle à nouveau, Cricfest à Cléry-Saint-André le 8 avril, salle Espace Loire. Il y aura Earthline, Prisma, et euh, warm-up, donc euh, trois groupes euh, le même soir donc euh, il faut pas hésiter à y aller si vous aimez le, le rock qui envoie du bois euh il y aura aussi le Maverick Alive, on peut le renoncer dès maintenant. Donc Maverick Alive numéro 12, le 10 juin 2023. Il y aura donc euh, Yeti, Custom, Melody Road, tous les morceaux, euh, tous les groupes euh, que, que je cite. On a diffusé un morceau dans cette émission, ce qui est tout à fait normal. Et euh, il y aura aussi Alex Lebaille. Donc ça sera à l'Espace Bérère, le, le 10 juin 2023. Et c'est à la Chapelle Saint-Mémin. Et ce que je voulais dire aussi, je voulais les remercier, euh, je ne remercierai jamais assez. C'est notre ami euh, Florent euh, qui nous fait les podcasts de l'émission. Donc, euh, j'ai partagé le podcast de l'émission précédente et donc, il est en train de nous préparer, comme d'habitude, son, son podcast qu'il nous postera très, euh, très, très euh, rapidement et que je partagerai euh, dans euh, le Facebook de l'émission Marricard. Merci à tous les gens qui ont mis un petit j'aime, un petit, un petit message. Hein, ça fait toujours plaisir. Et même quand l'émission est Vous pouvez continuer à nous envoyer des petits messages. Euh, C'est quelque chose que, que nous apprécions beaucoup à la radio euh, et dans l'émission Mavrika. Voilà, donc euh, on va continuer avec euh, encore un groupe euh, que j'ai sélectionné. Il s'agit du groupe Motorize et euh, le morceau qu'on va écouter s'appelle « Ready to Fight ». à la fin de cette émission. C'est vrai que le temps passe très vite. 3 heures de bonne musique. Vous pouvez retrouver euh, le programme de cette émission numéro 546 sur le Facebook de l'émission Novica. N'hésitez pas à mettre des petits euh, petits messages. Ça nous fait toujours plaisir. On a écouté euh, Motorize avec Ready to Fight, Offer Firm Black avec Midnight. À l'instant, c'est le groupe Trigon Plus à ma merci. Et on va continuer euh, avec euh, Uncommon Man from Mars avec euh, Lifetime Bus Vous êtes sur Radio Acroncelle, c'est l'émission Mavrica. profiter pour dire les phrases magiques, le rock and roll saute avec vous, une vie sans musique serait une erreur et euh, everything is going to be alright. Voilà, on arrive à la fin de cette émission et on ne se quittera pas sans écouter un petit burning head, un, un feel struggle et juste après on terminera avec quelque chose de beaucoup plus calme. Les Sum Camille avec les feuilles mortes, un live enregistré dans l'émission numéro 351. Voilà, cette émission est terminée, je vous dis à très bientôt, hein, la semaine prochaine où on sera ici dans les studios radio Arc-en-Ciel avec Pascal et on aura en interview le groupe Prisma pour nous parler euh, de l'événement euh, le Cric Fest. Allez, ciao Très bonne soirée, très bonne nuit, très bon week-end, très bonne semaine et à vendredi prochain We're uh -oh. A partir de final de 24, início de 2025, a nova viatura elétrica do Grupo Stellantis, isso é uma notícia muito positiva, porque significa não só a continuidade futura desta unidade, mas também o seu desenvolvimento e o potencial de crescimento da indústria automóvel no nosso país. António Costa.